Activité 13. Tu te réveilles tôt Je me réveille à 6 heures. Et tu te lèves Je me lève à 6 h 20. Et après Je me prépare. Je travaille. Après, je déjeune. Je travaille encore. Je rentre. Je dîne. je m'informe, je me connecte, je me couche et je m'endors.